1,19€ la pièce Non. Ah oh, si patron, 1,19€ la pièce Et Origine France en plus, hein, hein Le chauffeur à esprit là patron, on a du souci à se faire. Et eh, ça te fait rien, Les soucis c'est toi qui vas en avoir si tu continues. Oh, pardon patron, hein, mais 1,19€, on est mal. T'as arrêté Oh oui, mais, mais, mais là, on est très mal. Hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur lidl.fr. Alors, le 8 mars, Chantal G. de Toulouse nous a offert un fer à repasser. Merci. Le 4 avril, Pierre D. de Brest nous a offert un lave-vaisselle. Bravo. Le 10 septembre, Omblin de Saint-Denis de La Réunion nous a offert une tablette. Oui. Le 3 août, Karim B. de Mulhouse nous a offert un En 2018, un vous nous avez offert 76 millions d'appareils électriques à recycler. Tous complètement HS.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 I love à 9h sur RTL2 Vanessa Paradis et M sur RTL2 avec la scène. Gling. La roupa Pop RTL2. Ce Gling qui nous amène à la roupa Pop avec Cyril au 3228. Bonjour Cyril. Bonjour Sylvain. Du côté de Ramonville, près de Toulouse. Ça va bien du côté de chez vous ce matin Ah oh, ça va super, déjà je suis content de être appelé. Par contre j'ai le stress parce que la musique c'est pas toujours facile à trouver. Ah mais non, alors là, euh, détendez-vous. Alors je peux pas vous donner trop d'indices mais on est vraiment sur un gros classique RTL2. Donc en ça cool. devrait le faire euh, normalement. Et pas que vous êtes sportif Cyril, racontez-moi ça, dis donc. Parce que moi qui ai pris ah, une oui. bonne résolution de perdre du poids, j'écoute. Ah, J'adore courir déjà, un truc ah, bizarre. Affiche. Voilà, bizarre ouais. Je sais que c'est pas toujours euh, tout le monde qui aime ça Et puis j'adore le parcours ninja, le karting, euh, tout ce qui bouge quoi. Un vrai oh, sportif là. donc, un vrai de devoir ouais. Alors, hé, Moi ce que je vais vous proposer c'est quelques moments de détente à la maison avec l'iPad Pro Oh là là, ce serait top ça ah, voilà, Pour fêter la sortie de Mia et le, le Lion Blanc, on lance la roue Allez, ah, allez, chiche Vous dites stop quand vous voulez et bien évidemment il faut découvrir le titre qui est derrière stop de sportif. Qu'est-ce qu'on a, là Oui, oui, oui C'est Queen et Oui, c'est Queen, évidemment oui Elle est pas mal, David. Et voilà, ah, Cyril excellent. On se lève tout le ah, matin oui. et hop Voilà, Queen Et je Les vous bim. avais dit, euh, classique RTL2, là, c'est bon Ah oui, là, quand même, du gros, gros, gros <rire> classique et du bon gros classique qui fait du bien aux oreilles, en plus Et ça vous rapporte l'iPad Pro, je vous l'envoie très vite à la maison. Cyril, bonne journée, merci d'avoir appelé Elle va être excellente Gros bisous à tous Et bon bon Bon courage Et ben voilà à bientôt Cyril Et merci pour votre sourire du matin Ah c'est cool D'autres cadeaux à gagner Évidemment avec toute l'équipe Du Double Expresso De retour en direct Lundi sur RTL2 Ah oh, et si on se l'offrait Ce petit Queen I want to break free Vous êtes prêts Allez c'est là sur RTL2 Bonjour I want to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 We'll de Queen sur RTL2 I want to break free alors que Bohemian Rhapsody est toujours à l'affiche au cinéma plus de 3 millions d'entrées on appelle ça un vrai succès et parfois parfois le succès d'un film peut avoir des effets commerciaux inédits écoutez plutôt ce savoir inutile du double expresso RTL2 RTL2 les savoirs inutiles pour épater les copains ah bon alors les enfants écoutez pas trop tous les autres écoutez bon, enfin les <rire> enfants écoutez quand même bon. un savoir inutile ce matin qui mêlait à la fois cinéma et sport on va jouer musique d'ambiance c'est pas trop une, une musique d'ambiance sport C'est quel style de cinéma Grégory <rire> quel style de sport aussi <rire> alors si je vous fais écouter ceci dit euh, oui. rien non, chut, chut, chut. puis ça il est comment il est poli très intense très brillant et enfin si je vous fais écouter ça Alors, ça vous alors, fait penser à quoi C'est Alors, trois attends, j'ai des trois. Décathlon, ouais. 50 nuances de degrés. Ouais. Et ben, le fouet de Jérémy. Ouais. Je ne veux pas savoir pourquoi il a un fouet Donc à la maison. Euh, je ne sais pas ah. trop le... Et tout, le Tout simplement pour vous dire qu'au moment de sa sortie, le film 50 nuances de gris a boosté les ventes de cravache chez oh. Décathlon. Ah, oui, Oui, madame, oui, monsieur. Bonjour, c'est pour les questions, c'est pour les enfants, non C'est pour, euh... ah, pour ouais. nous Voilà, sachez qu'au moment <rire> de sa sortie, euh, quand il est sorti chez Decathlon, bim, ça achète de la cravache. Les garçons, vous avez vu, 50 nuances de Non. Non, enfin, je me suis ennuyé au bout de 5 minutes. Donc t'as pas acheté de cravache Ça, c'est autre chose. <rire> <rire> non, mais bien sûr que non. Je ne sais pas si Léa aime la cravache. Mais elle n'est pas intégriste, elle n'est pas antiterroriste, tout ça, tout ça. <rire> je vous attaquez sur RTL2 juste après les infos de 8h. C'est vendredi, c'est best-of du Double Expresso. Elle n'est pas à droite, elle n'est pas mal à droite. Bonjour, bon réveil. 57 millions d'albums et 75 millions de singles. Yeah. RTL 2 vous invite à l'unique concert en France de Pink. It, à tout moment sur RTL 2, la radio pop rock. Au chant et la vie change.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 Vendredi matin avec RTL2 et Louise attaque à suivre, il est 8h. Louis d Attaque après les infos, Raphaël Thomas, bonjour Bonjour Sylvain, bonjour à tous On se dirige vers un acte 8 des gilets jaunes Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron Un groupe de militants a lancé hier un appel à une nouvelle journée de mobilisation nationale Demain, le texte rejette également le grand débat national promis par le chef de l'État Il demande la nomination d'une personnalité représentative Afin de, je cite, commencer les discussions autour de la reprise de la souveraineté du peuple De son côté Christophe Castaner, Osleton, le ministre de l'Intérieur Demande au préfet de poursuivre les opérations d'évacuation, notamment Au niveau des ronds-points, il reste encore une centaine de points de rassemblement dans tout le pays. Les avocats de Carlos Ghosn contre-attaquent. Ils viennent de déposer une demande spéciale pour une comparution de leurs clients. L'objectif obliger le procureur à clarifier publiquement le motif de sa détention prolongée. Cela fait maintenant un mois et demi que le patron de Renault est derrière les barreaux depuis son arrestation à Tokyo pour des soupçons de fraude fiscale. Sa garde à vue a été prolongée à plusieurs reprises. Les Républicains, c'est fini pour Alain Juppé. L'ancien premier ministre n'est officiellement plus membre de la formation de droite car cela fait deux ans qu'il ne paye plus ses cotisations. Après 42 ans passés au sein du parti gaulliste, le maire de Bordeaux a souhaité prendre ses distances avec la nouvelle ligne incarnée par Laurent Vauquier. Des centaines de touristes bloqués en Thaïlande. Les aéroports régionaux des îles du Golfe ont été fermés. Les bateaux restent à quai à l'approche d'une tempête tropicale. Pabux, c'est son nom, est attendu ce soir. 10 000 vacanciers venus passer les fêtes de fin d'année là-bas sont toujours bloqués sur place. Les supermarchés sont pris d'assaut. Les plages désertées. On attend des vents extrêmement violents et des vagues jusqu'à 5 mètres de haut. Les sports en football coup d'envoi ce soir des 32e de finale de la Coupe de France. Deux matchs à suivre ce vendredi à 20h55, Grenoble-Strasbourg et Nantes-Châteauroux. Et puis en tennis. C'est fini pour pierre Gerbert à Doha après un beau début de parcours. Le français a été battu hier en quart de finale par le tchèque Thomas Berdic. De son côté, Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales mais dans la douleur. Dans le dernier carré, le numéro 1 mondial affrontera l'Espagnol Bautista, vainqueur du Sud-Vabrinka. On passe à la météo avec une France coupée en deux aujourd'hui. Un ciel très couvert au nord et ensoleillé mais froid au sud. Dans la matinée, il y aura beaucoup de brume et de brouillard de la Bretagne et de la Normandie vers l'Île-de-France et la Champagne-Ardenne. Sur la moitié sud, le soleil brillera dès le lever du jour mais avec beaucoup de gelée. L'après-midi, on attend toujours de nombreux nuages au nord de la Loire. Enfin, dans la soirée, neigera sur la plaine d'Alsace. Les températures ce matin c'est frais. Moins 2 degrés à Clermont-Ferrand. 0 à Espelette. 1 à Mulhouse. 2 au Mans. 3 à Douai et à Antibes, 5 à Aléria. L'après-midi, on attend 4 degrés à Pontivy et à Dijon, 5 à Paris et Reims, et 7 à Castelnaudary. Dès votre réveil, 6h-9h, le double expresso RTL 2. Léa, elle n'est pas terroriste, elle n'est pas antiterroriste, elle n'est pas intégriste, elle n'est pas seule sur Terre, elle n'est pas commode, non. Elle n'est pas commode Elle n'est pas froide Elle n'est pas chaude Pour une réaliste, Elle n'est pas créditeur Elle n'est pas méchante Mais putain, qu'est-ce qu'elle est chiante Léa, elle n'est pas intérimaire Elle n'est pas comme ma mère Elle n'est pas sagère